Activité 2, page 10 Salutations Écoutez comment on dit. 1 Bonjour madame, vous allez bien Très bien, merci. Et vous 2 Salut Thomas, ça va Super Et toi Isa Oui, ça va. 3 Bonsoir, ça va Oui, ça va, mais je suis fatiguée. Ah bon Alors bonne nuit.